Et puis René, a-t-on fini par approuver ta demande d'augmentation de salaire Il semble qu'il y ait eu un vice de procédure. Mon superviseur aurait dû soumettre ma demande à notre gestionnaire et non aux ressources humaines. Oh là là Mais est-ce la fin du monde Continue. Cela m'intéresse. Les ressources humaines ont renvoyé ma demande au gestionnaire pour approbation. Et puis Un gestionnaire a refusé d'y jeter un coup d'œil. Il exige à présent que ma demande lui soit soumise. S'il en approuve le contenu, alors il l'enverra aux ressources humaines. Cela semble facile comme bonjour, non? Oui. L'analyse de ma demande est donc retardée. C'est dommage. Quel superviseur distrait?